Nous sommes dimanche 5 décembre. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Trois communes de la province Chibito qui, sur les six, enregistrent plus de violences basées sur le genre, selon le responsable du centre intégré situé à l'hôpital de cette province grogne d'une dizaine de Burundais employés à la centrale hydroélectrique régionale de Lusumofol. Ils parlent d'un traitement différent d'autres employés rwandais et tanzaniens. Vous l'entendrez dans cette édition de la part de notre correspondant en province Mouyinga. Et la chronique nutrition de ce dimanche nous parle des vertus d'une carotte. C'est dans cette édition mise en ordre par François Akimana. Bonjour et bienvenue. Oh bonjour, page sécurité pour débuter cette édition. Une femme âgée de 34 ans habitant à la colline Bihogan, commune Gassorgue de la province Amuyinga, a été tuée à coups de bâton par son mari, la nuit de ce samedi, de ce dimanche, selon les, des sources policières, l'auteur âgé de 35 ans qui rentrait tard dans la nuit avance le refus par sa femme d'ouvrir la porte d'où ce comportement le nommé Nyonguri dans les mains de la police à Gasorgue en province Muyinga. Restons dans cette province pour parler de ces 15 employés burundais du projet de construction du barrage hydroélectrique de Rusumo qui demandent l'intervention des autorités burundaises pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits, selon leur dire. L'employeur Rwanda Motor, les en traités de la même manière que ne les a pas traités de la même manière que leurs compagnons tanzaniens rwandais, alors qu'ils étaient soumis au même contrat, à la même réglementation, au ministère Burundi ayant l'énergie dans ses attributions. On fait savoir que la question de ces employés dans les mains du conseil d'administration le point avec Pierre Clavera Varundi. ils sont en tout 15 burundais, ils travaillaient dans le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Orusumo et ils ont été chassés pour avoir mis à nu l'injustice que subissaient les travailleurs burundais quant au salaire et aux différents avantages Il faut Ils font savoir qu'ils n'ont jamais été traités comme leurs compagnons du Rwanda ou de la Tanzanie, pourtant soumis au même contrat et à la même réglementation ils réclament à Rwanda Motor employeurs, une somme de 80 millions de francs rwandais. l'un d'eux réclame à lui seul 28 millions de chilins tanzaniens. J'ai commencé à réclamer mon argent depuis le mois de juin. La société pour laquelle je travaillais, en tant que Burundais, a constaté qu'elle me devait beaucoup d'argent. 28 millions de chilins, environ 35 millions de nos francs. Quatre inspecteurs issus des trois pays ont analysé leurs réclamations. Dans leur procès verbal datant du 23 septembre de cette année, ces inspecteurs recommandé que ce problème soit réglé au plus tard, le 30 octobre, mais rien n'a été fait. Ils ont tenté de se plaindre à la justice tanzanienne. Le résultat a été une arrestation, selon eux, non justifiée, de six jours au district d'Ongara et ils ont été relâchés sans jugement. Pour le moment, ils en appellent aux autorités burundaises pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Au ministère burundais ayant l'énergie dans ses attributions, on indique que la question de ses employés a été soumise au conseil d'administration. Merci à Pierre Claver à Barundi, quittons la province de Moyinga, du Burundi, pour nous rendre un peu plus à l'ouest en province de Chibitoke, où trois sur les six communes de cette province viennent en tête en matière de violence basée sur le genre. Une affirmation du responsable des infirmiers à l'hôpital de Chibitoke où est implanté le centre intégré. Emmanuel Sengimana précise que les dossiers des victimes de ces violences sont traités et transmis au parquet sur ce Karim Mevizosa, gouverneur de la province de Chibitoke, déclare que l'on ne permet plus des arrangements amiables et que les auteurs sont arrêtés le point avec Yvette Nijimbele. Le centre intégré de l'hôpital de Chibitoke porte une attention particulière aux victimes de violences basées sur le genre. Ce centre assiste les victimes en procédant à une expertise médicale. Emmanuel Sengimana, chef des infirmiers à cet hôpital, Indiquer ce centre aide aussi les victimes à traduire les responsables des crimes en justice. Accueillis par un infirmier. Euh, après cet accueil de l'infirmier, il y a un psychologue. Un psychologue qui, qui fait l'écoute de son victime. Il y a des médecins. L'infirmier appelle le médecin et gêne pour l'expertise médicale. Après, il y a le. Des qui insuivent le dossier et le dossier transmis au parquet. Et ce qui est important, c'est que toutes ces victimes ont droit à un avocat. Emmanuel Singimana s'inscrit en faux contre les arrangements amiables. Il appelle plutôt la population de se confier à ce centre. Aux victimes, c'est de cesser de ces arrangements à l'amiable, ce qui cause beaucoup vraiment trop de problèmes dans la communauté. Et les arrangements à l'amiable, il faut que toutes ces victimes viennent ici, à l'hôpital, dans le centre. On les accueille vraiment d'une façon chaleureuse. Le gouverneur de la province Chibitoke, Karim Ibizoza, quant à lui, on dit que ce qu sera seront mal que de tels cas, L'administration s'en charge pour traduire les responsables en justice. Les règlements à l'amiable ne sont pas pour la plupart connus du public. S'il arrive qu'on le sache, les auteurs sont traduits en justice. Sur six communes que compte la province Chubitoke, trois viennent en avant en ce qui est des violences basées sur le genre. Karame Bidzoda indique que les cas des violences basées sur le genre qui sont fréquents dans la province Chubitoke sont celles des violences domestiques. Captez an écoutez la différence page politique à 13h3 minutes dans le studio de la radio Isanganiro. Le parti APD célèbre ce 5 décembre, 8 années de son existence. Gabriel Banzawiton, Le président de ce parti indique que l'érection des permanences sur toutes les collines du pays est l'une des perspectives, mais il note, il note que le manque de moyens a, a été l'un des défis rencontrés sur les huit années. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakouman. C'est là que nous allons réaliser dans les jours à venir. Nous allons continuer à se préparer pour les échéances électorales prochaines, toutefois en élaborant un programme clair qui va être appréciable par nos militants et la population. Mais aussi nous allons implanter les permanences jusqu'au niveau local. Nous allons aussi multiplier des réunions et des descentes. sans toutefois oublier d'inciter nos militants de se regrouper dans les coopératives et le développement. Comme nous célébrons le 8e anniversaire, c'est un bon moment aussi de contribuer au gouvernement, nous avons des sollicitations que nous soumettons au gouvernement. La première chose c'est que le gouvernement devrait lutter contre la corruption et la malversation économique. C'est pourquoi nous souhaitons au gouvernement de suivre les gens qui ont beaucoup de c'est sans toutes les fois montrer la provenance, mais aussi que le Parti APDR euh, demande au gouvernement de nous donner la suite de la construction du barrage d'irrigation de Kajek et du barrage hydroélectrique de Mahanda, puisque président de la République a survécu cette question, mais après ça, on n'a pas entendu la suite des refaits au de la somme allouée à la construction de ces barrages. Le parti APDR aussi demande que ce soit clair des gens qui vont faire retourner la somme au gouvernement, la somme évorée, puisqu'on a entendu que ce n'est pas un fédéral a qu'il y a beaucoup de gens qui ont tenté de retourner la somme évorée, au cas où il on veut reconnaître les noms, mais aussi que la justice soit faite en fait que euh, ces malversités soient punies. Durant 8 ans d'existence du de parti APDR, quels sont les défis ah, Le défis ne manque pas. Ah, Au-delà de 2020, nous avions l'espoir de gagner les élections, ce qui n'a pas Été, mais aussi nous avons manqué d'argent pour implanter les permanences jusqu'au niveau local, ce qui était notre souhait. Mais dans l'ensemble, nous avons réalisé beaucoup de choses qui sont différentes au défi rencontré. Gabriel Van Zawiton, président du parti APD. Parlons sport avant de suivre la chronique nutrition de ce dimanche. Les élections des de nouveaux dirigeants à la tête de la Fédération burundaise de football, FFB, se déroulent en cet instant dans la capitale politique Gitega. Alexandre Mouyeng, alias Manalex, candidat unique au poste du président de la FFB. Il va succéder à Réveria Ndikuriyo, qui vient de faire à deux mandats de huit ans à la tête de cette fédération sport-toujours. Les matchs comptant pour la dernière journée de la phase allée du championnat national de football Primus League sont prévus ce dimanche à 15h au stade Inouari. La formation militaire de Burundi Sport Dynamique va creuser le fer avec l'équipe policière de Rukinzo. Le match le plus attendu Par les amateurs du ballon rond sera livré au stade Urukundo Dongozi entre Messagengozi qui accueille Boumamourou de la province Chivitok. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Place à la chronique nutrition de ce dimanche à 13 h minutes dans les studios de la radio Sanganiru. La carotte est un légume qui prévient différentes maladies dont les troubles de la vision. Jean-Paul Winesa, un chercheur nutritionniste, explique que ce légume ne contient pas de graisse, mais qu'il est riche en hydrates et de carbone, notamment en potassium. Ce légume est fait... D'une racine colorée en jaune, la chronique nutrition de ce dimanche est signée au maire d'Ouaio. Cet aliment, appelé la carotte, se consomme la racine. Jean-Paul Winesa, chercheur nutritionniste, explique que la carotte est un légume. La carotte, comme beaucoup de nutritionnistes l'indiquent, c'est un véritable aliment médicament. Ce légume a beaucoup de propriétés à notre santé. La carotte, c'est une racine de la plante herbacin de la famille des Ombellifères qui peut atteindre un mètre de hauteur. Elle est habituellement orangée, mais il en existe des variétés de couleur violette ou jaune. Avec une quantité minime de protéines et de lipides, la carotte est très riche en nitrates de carbone, de groupe B qui interviennent dans la protection de la peau, ajoute Jean-Paul Wines. La carotte contient une petite quantité de protéines. Au en fait, quand on veut chercher de la protéine, on n'est pas fait recours à la carotte. La carotte ne contient pas beaucoup de lipides ou bien de graisses Mais la carotte contient des dates de carbone à une quantité significative, 7,14% de son poids. Elle constitue une bonne source de vitamines du groupe B et de la vitamine C et de la vitamine A. Les provitamines qu'elle contient sont très bonnes à la santé. Ce chercheur fait savoir que la carotte possède l'eau-fer qui joue un grand rôle dans la multiplication des anticorps. La vitamine A remplit des fonctions essentielles dans la physiologie humaine. Comme une Beaucoup de nutritionnistes parlent dans le mécanisme aussi de la vision, dans la rétine, dans les bonnets, de la peau et de la miquesse, dans la production du sang et aussi de l'anticorps, c'est-à-dire la défense du corps. Par sa forte ténère en pro-vitamine A, la carotte s'avère très utile en cas de carence à cette importante vitamine suite à un apport suffisant une mauvaise assimilation ou une augmentation des besoins. Les symptômes ou signes de manque de vitamine A que la carotte contribue à effacer sont les troubles de la vie, perte de l'acuité visuelle et myralopie. C'est une vision qui est difficile pendant la nuit. Une personne qui consomme régulièrement la carotte ne peut pas avoir de boutons sur son corps car, en effet, cet aliment rend habituellement la peau douce. Merci à Omer Andoua, et à Jean-Paul, Ouineza, chercheur un nutritionniste pour toutes ces précisions sur les vertus de la carotte. Voilà, à 13h09 dans le studio de la radio Isanganiro. C'est cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction Isanganiro de ce dimanche qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à François à Kimana qui assuré la mise en œuvre d'une très bonne journée dominicale. À tous, à tous, au revoir.